Bonjour et bienvenue dans Coup de tête, le podcast qui sublime les voix des patients touchés par un cancer de la tête et du cou. Je m'appelle Émilie et j'ai été touchée par un cancer des cordes vocales à l'âge de 22 ans. Avec l'association de patients Corasso, nous souhaitons porter plus haut la parole des patients pour faire connaître et reconnaître ces différentes voix, ces différentes élocutions, ces différentes histoires inspirantes et pleines de résilience. Coup de tête, C'est le podcast qui sublime la voix des patients touchés par un cancer t ê t e et c o u À écouter sans modération. Par la Belgique, où nous retrouvons aujourd'hui Guylaine, une jeune maman de grande passionnée de musique. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. C'est un plaisir de passer,、euh, faire un coucou à nos voisins et amis belges.、Euh, dans un des épisodes de Coup de tête, nous parlions de toute l'importance de la prévention concernant certains facteurs de risque, des cancers de la tête et du cou, et en particulier l'alcool et le tabac. Mais il y a également un autre facteur de risque dont on parle un peu moins et qui peut causer des cancers de la sphère ORL tout aussi invalidants. C'est le HPV, autrement dit le papillomavirus. Et toi, Guylaine, ce virus, il a été retrouvé dans l'oropharynx, sous sa forme la plus grave, le HPV-16, te déclarant un cancer à la base de la langue. Après une opération très douloureuse, 35 séances de radiothérapie et une cure de chimio qui ne s'est pas passée comme prévu, tu reprends aujourd'hui doucement des forces pour regagner ta vie, comprendre ce qui s'est passé et donner un sens à tout ça. Là où ce cancer t'a particulièrement impacté, c'est au niveau de ton travail, qui n'est autre que ta passion dans la vie. Chanteuse depuis ta tendre enfance dans un groupe de musique avec tes frères, tu as dû mettre tes projets musicaux entre parenthèses pour affronter ce long parcours du combattant. Mais hors de question pour toi d'y laisser ta voix ou ton oreille musicale, tu n'as pas dit ton dernier mot avec ce cancer. Et aujourd'hui, tu reprends même les études pour concrétiser ce projet professionnel musical dont tu veux nous parler. Donc merci beaucoup une nouvelle fois, Guylaine, de, de nous recevoir. Avec plaisir.、Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance et d'où ta passion pour la musique elle est née、eh、bien... On a fait、euh, beaucoup de musique、euh, quand on était enfant.、Euh, on a été surtout invités par nos parents. Mais nos parents chantaient dans un groupe de musique euh, euh, à l'époque. Et c'est eux qui ont, nous, ont, je pense, nous ont proposé en fait, de nous inscrire aux Elfèges, à la chorale.、Euh, J'ai e s s a y é tous les instruments possibles et imaginables. J'ai fait du piano, de la flûte à bec pendant cinq ans.、Euh, j'ai fait du saxophone, j'ai fait de la flûte traversière. Enfin, bon, j'ai fait, fait plein, plein de trucs. Mais c'est vrai que je suis toujours revenue,、euh, toujours, toujours, toujours à la voix. Et aujourd'hui, quand on me demande c'est quoi ton instrument, je dis que c'est ma voix. Et donc, avec Tes f r è r e s vous avez créé un groupe de musique On a créé un groupe de musique avec mes frères ouais, depuis 5、euh, ans, mais en fait, on joue ensemble dans d'autres groupes aussi、euh, depuis bien plus longtemps que ça. Enfin, ça fait en gros 10 ans, quoi. Par rapport à, à ce cancer, à quel moment il est apparu dans, dans ta vie Alors, ce cancer, il est apparu suite à mon dernier déménagement. Enfin, je suis arrivée dans un appartement avec ma fille、euh, où on s'est vraiment senti、euh, chez nous. Et ce cancer a été donc.、Euh... Enfin, à ce moment-là, j e savais pas encore que c'était un cancer. Mais en tout cas, les premiers signes sont apparus、euh, ouais, en février l'année dernière, donc 2023. Au moment où j'ai appris que j'étais、euh, atteinte d u n cancer, je venais de terminer ma quatrième année d'études、euh, de pédagogie musicale.、Euh, donc il me restait un an. Sachant que c'est un cancer donc, de la sphère ORL qui a été déclaré, est-ce qu'à un moment, tu as pu avoir peur des conséquences parce que C'est directement lié à ton instrument de musique、ouais. qui est la voix. C'est un des premiers trucs qui est venu, évidemment.、Euh, J'ai vraiment、euh, pris la peine de discuter avec、euh, l'ORL qui m'a opéré, de ce qui s t r o e que j'avais dans le cou,、euh, avec、euh, l'oncologue, surtout la radiothérapeute, bien sûr,、euh, pour qu'elle me fasse un schéma de radiothérapie qui allait éviter les cordes vocales et donc vraiment les, les contourner, puisque cette zone-là, a priori, n'était pas. Mais la base de langue était vraiment toute proche des cordes vocales. Oui, t as pu conserver、euh, pleinement ta voix. quoi. Ben, en fait, je l'ai retrouvée parce que mon entourage、euh, me disait Ah, mais c'est bien, t as retrouvé ta voix d'avant. Je dis Ah bon J'avais pas ma voix d'avant Ah, ben non, non.、Euh... Et en fait, moi, je m'en suis pas rendu compte, ce qui est un peu étrange. Mais comme j'ai quand même perdu beaucoup de joie de vivre et que en fait, j'ai perdu un peu l'élan vital quoi, pendant plusieurs mois,、euh, j'ai pas tellement chanté. J'ai pas chanté du tout, alors est-ce que est... j'ai pas chanté parce que j'avais pas l'élan, ni la joie, ni l'envie、voilà, de le faire, ou est-ce que j'avais aussi... Je pense que avait... c'est plutôt et ou.、Euh... J'avais une... la peur de ce qui pouvait sortir. Mais c'était ta voix.、Euh... Parler. Ah oui, c'était ta voix parlée, pas ta voix、euh, chantée.、Mm -hmm. Ok, donc ouais, même ta voix du quotidien, elle avait un peu.、Euh... Ouais. Un peu évolué. t'es f a t i g u é quoi. Oui, bah oui, forcément. Et donc, en signe par rapport au x symptôme, s tu disais que c'était un kyste, tout simplement,、mm. que t'as eu dans le cou, qui est apparu、euh, comme ça, on n a pas.、Euh... Il est arrivé autour du 14 février, alors,、euh, est-ce qu'il y a un message <rire> à aller chercher là-derrière, je ne sais pas, mais Quatre... vers le 14 février, ouais,、euh, j'étais assise dans mon divan,、euh, dans, dans, mon... dans mon nouvel appartement, dans lequel je me sens bien, et puis je sais pas, je glisse ma main dans le cou comme ça, et puis je me dis, bah c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ce... enfin, cette boule, quoi?、Euh, c'est bizarre. C'est pas très gros, mais quand même, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas censé être là, quoi. Je me dis, bon, c'est peut-être un ganglion un peu gonflé, je sais pas, peut-être que je vais avoir un peu un rhume, ou j'en sais rien.、Enfin. Et n n f i e puis,、euh, j'en parle pas trop. Je... je pense que je prie un peu intérieurement pour qu'elle se barre. <rire> pour qu'elle s'en aille, à part qu'elle s'en va pas. Et puis, à un moment, je montre quand même à ma maman, qui est infirmière.、Et、je vois un peu d'inquiétude dans ses yeux, mais bon, après. C'est quand même une maman, donc、euh, je pense que j'aurais vu ça d a n s le coup de ma fille,、euh, j'aurais été très inquiète aussi. donc voilà. Elle m'a invitée、euh, à prendre un rendez-vous assez vite、euh, à l'hôpital. Les deux médecins que je vois、euh, n'ont pas l'air très inquiets.、Euh, On fait une ponction、euh, du liquide qui se trouve dans ce kyste.、Euh, ben, le liquide a l'air clai, clair.、Euh, voilà, Pas de, de signe avant-coureur.、Euh, donc le 2 juin 2023, je me fais opérer de ce kyste, parce que bon, voilà, c'est quand même.、Euh, C'est quand même intéressant de l'enlever. quoi. Et donc, on fait l'opération, tout ça.、Euh... Bon, C'est pas une très grosse opération.、Hein. Oui, c e s t quand même un g r o s k y s t e mais Bon, j'ai quand même une cicatrice de je sais pas trop combien de centimètres, mais quand même assez、euh, assez grande dans le coup. Et puis, je rentre chez moi assez vite. Enfin, voilà, ça se passe bien. quoi. Et je retourne à l'hôpital donc, le 9 juin pour.、Euh... En fait, mon intention pour ce rendez-vous, auquel je me rends seule. Parce que, bon, il、voilà, y a. A priori, rien de. Enfin, on va juste m'enlever ce pansement, vérifier ma cicatrice, et je vais quand même pouvoir, pour l'anecdote, poser la question de savoir,、euh, quand est-ce que je pouvais pouvoir aller au terme. Enfin, faire,、euh, pas une cure thermale, mais, voilà, aller passer une journée dans les termes. Moi, j'adore.、Euh, et avec une cicatrice, je sais que, voilà, ça peut、okay. poser problème, quoi. Donc,、euh, c'était vraiment mon intention du jour, quoi, de poser cette question. o、okay. k <rire> Donc je, vois mon, je vois le médecin au moment où on enlève.、Euh, enfin, C'est une infirmière qui m'enlève、euh, le pansement. Et je vois le médecin, et en fait, il est, il est, il est en avance. Et je fais une blague, quoi. Je dis、ah, Mais qu'est-ce qui s'est passé、euh, Mais vous êtes en avance, c'est merveilleux. Enfin, w、euh, a o u quoi. Je, je sais plus quelle blague je fais, mais bon, bref, en tout cas, une blague par rapport à ça, quoi. Et je vois qu'il rigole pas trop, quoi. Je dis Ah, ok, bon, voilà, peut-être qu'il a eu une mauvaise journée, j'en sais rien. Je ne s i s pas. pas là, <rire> Et donc je m'assieds devant lui, et puis là,、euh... b o n il passe pas par quatre chemins. q u o Il à il me dit、euh, Écoutez, en fait, j'ai des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Ah bon <rire> Donc là, je crois que je deviens toute blanche, mais bon, je me suis pas vue, mais je me suis imaginée. quoi. Je me souviens de, de certains mots qui ont été prononcés,、euh, de certains mots que moi, je lui ai fait prononcer aussi. Par exemple, le mot cancer, c'est moi qui ai dû.、Euh... Je dis、euh, En fait, vous êtes en train de me dire que j'ai un cancer. Donc là, il est venu me dire. Oui. Dit, ah, okay. Je me souviens qu'il m'a dit、euh, là, vous, on a des certitudes et puis a u s s i pas mal d'incertitudes. Donc on sait que ça vient du p a p i l l o m a v i r u s la source 16, donc HPV 16.、Euh, ça on est sûr à 100%.、Euh, par contre, on n'est pas sûr de l'endroit où la tumeur primitive se trouve. J'ai trouvé que l'annonce était très soignée il a vraiment pris le temps. Je me souviens que je lui ai dit. Parce、euh, que j'avais des milliers de questions, évidemment. Enfin, des milliers de questions. Et en même temps, j'étais à moitié dans les pommes. Il m'a assise dans son fauteuil.、Euh, il m'a mis un petit gant de toilette froid sur le front. Enfin, voilà, très mignon, quoi. Mais donc, j'avais plein de questions. Et en même temps, je me dis, je disais mais, mais en fait, monsieur, monsieur le docteur, j'ai pas envie de vous mettre en retard sur vos, vos prochains patients, quoi.、Euh, puis il me dit Mais non, non, mais vous inquiétez pas. Enfin, j'ai vraiment. J'ai pris soin. Ça fait une semaine que vous êtes dans ma tête, quoi. Je savais pas trop comment faire. Est-ce que je devais vous appeler pour venir avec quelqu'un? Est-ce que, e、euh, n même temps, si je faisais ça, vous alliez stresser toute la semaine? Enfin, donc voilà, je, je, me suis dit, quelle est la meilleure stratégie? En fait, j'ai, j a pas de réponse vraiment à ça. Donc,、euh, donc j'ai e s s a y é finalement de rien faire. Je pensais bien que je n'ai rien prévu derrière, quoi.、Okay. Donc ça,、si、ça doit durer trois heures, ça durera trois heures. Donc ça, franchement, je, je salue vraiment, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont vraiment de façon très maladroite et... Plus brutale, ouais. Voilà, plus brutale. Et là, c'était très doux, en fait. C'était très dur, bien sûr, mais c'était très doux. Alors, moi, jusque-là, dans ma vie, je fonctionnais beaucoup,、euh, comme la majorité des gens, hein,、euh, beaucoup dans, au mental. Donc, mon corps, je l'écoutais très peu, voire pas du tout, et mon instinct, encore moins. Donc, c'est un peu les trois façons, en fait, de, de fonctionner, quoi. Soit、ouais. au mental, soit au corps, soit à l'instinct. Ou à l'émotionnel aussi. Et, euh, et en fait, au moment où j'entends le mot cancer, mon mode de fonctionnement a complètement switché de façon consciente. C'est le mode instinctif en fait, qui est passé、euh, au premier plan.、Quoi. Et en fait, depuis lors, je pense que là, maintenant, je suis plutôt dans un équilibre entre le mental et l'instinctif. Mais l'instinctif a une énorme place chez moi.、Quoi. Donc, c'est-à-dire que depuis un an, en il fait, y a une, toute une, une grande série de, de décisions que je prends. Je e vais pas chercher dans mon cerveau.、Quoi. Je me dis, en fait, je, je le sens, j'y vais.、Quoi. Donc, ça, c'est une des choses assez remarquables, en tout cas, de, cette, de ce moment-là. L'autre chose assez remarquable, c'est.、Euh, j'ai tout de suite dit, de façon assez lucide, ce cancer, je vais en, Je décide d'en faire quelque chose de positif. Mais j Voilà. Je sais, sais qu'au fond de moi, j'ai planté une graine à ce moment-là de ce cancer, il n'est pas là pour rien. Je vais en faire quelque chose. Je vais m'en servir, quoi. Mais là, voilà. Moi, j'ai envie vraiment d'insister sur le fait que je parle à, à titre、euh, tout à fait.、Euh, Personnel, quoi. Parce que je comprends qu'il y a des gens qui ne soient pas du tout OK avec ça. Mais... Parce qu'il y a aussi des cas qui sont forcément beaucoup plus dramatiques et où je comprends qu'en fait, tu a s pas envie de dire il n'y a pas de hasard, Mais...、euh, l'entourage avait besoin de comprendre quelque chose. Enfin, non, non. En fait,、euh, je comprends que ce ne soit pas entendable aussi. Mais en parlant voilà, de façon tout à fait personnelle, je crois très fort au fait qu'il n'y ait pas de hasard dans la vie. Et donc,、euh, comme il n'y a pas de hasard, ben voilà, si c'est là, c'est que ça vient m'enseigner quelque chose.、Mm -hmm. Ça vient m'apprendre quelque chose sur la vie. Et donc,、euh, voilà. C'est la décision que j'ai prise、euh, ouais, le, au moment même. quoi. Et donc, à ce moment-là, il t'annonce aussi les traitements C'est ça. Donc, ce rendez-vous-là, c'était aussi ça. <rire>、euh, à ce moment-là, il y avait deux possibilités de traitement. Alors, soit c'était la chirurgie. Ah oui, mais tout en sachant que, comme on ne savait pas où était la tumeur primitive, c'était un peu une loterie, cette chirurgie. p a r c e q u e lui me dit, en fait, assez vite. C'est fort probablement la base de langue.、Euh, alors, je sais pas exactement pour quelle raison il a dit ça, mais j'imagine qu'il y a eu d'autres cas et que en fait, c'était、euh, à cet endroit-là. Mais on sait pas. Donc, premier、euh, schéma de traitement, opération de la base de langue et 35 séances de rayons. Ou bien l'autre schéma, c'était trois cures de chimio et 35 séances de rayons. Et là, il n'y avait pas d'opération. On a de nouveau un rendez-vous. Et là, je. J'ai un souvenir de ça, mais je sais plus très bien pourquoi il me dit ça. Mais en gros, il me dit、oh, J'ai une bonne nouvelle, je sais pas quoi. Puis en fait, il me dit le truc, et je ne、ah, comprends pas du tout la bonne nouvelle, en fait. Parce qu'en fait, il m'annonce que je vais avoir la chirurgie, les, les rayons, les 35 séances, plus les chimio, quoi. Et donc, je, suis là, mais je me souviens très bien qu'il m'ait dit Vous voyez, il y a une bonne nouvelle. Mais en fait, je ne suis même plus capable de dire c'est quoi la bonne nouvelle. i l m'en annonce en troisième qui. Qui fait un combo de tout ça, Donc、euh, voilà. Mais en tout cas, pour lui, médicalement parlant, c'était une bonne nouvelle.、Et、donc ce qui s'est passé dans, dans ce laps de temps entre donc ce dernier rendez-vous, où donc il m'annonce cette bonne nouvelle, les trois traitements,、euh, et l'opération en elle-même, il y a une dizaine de jours qui s'écoulent. Et en fait, moi j'avais prévu de partir en vacances avec une amie, sa fille et la mienne. Mois d'août, où évidemment, j'avais déjà fait le deuil du fait que ça n'irait pas. Je ne serais pas vraiment en état.、Euh, et donc, en fait,、euh, je sais que le 9 juin, quand,、euh, quand ce médecin m'annonce、euh, que j'ai un cancer, je sais que très, très vite, mais je pense que c'est peut-être la première pensée après,、euh, après cette annonce,、euh, c'est.、Euh, Ok, mais alors je crois que je vais avancer mes vacances avec ma fille, comme ça,、euh, ma fille pourra, aura quand même le droit à des vacances.、Euh, voilà. Et donc, en fait, finalement, on avance toutes les quatre nos vacances entre le dernier rendez-vous et l'opération. Donc, je rentre la veille de l'opération.、Oh, ah oui? Ouais, donc, c'était quand même un peu une prise de risque au niveau des avions et tout, parce que,、oui. voilà. Mais, e、euh, t donc, voilà. Donc, on est parti en vacances. Donc, ça m'a quand même fait du bien de pouvoir me poser un peu,、euh, dans un hôtel.、Euh, C'est pas du tout mon style de vacances habituel, mais bon, voilà, là c'était bien d'avoir un hôtel où il n'y a pas grand chose à penser. T'as réussi à déconnecter quand même pendant ces vacances Ouais, un peu. Bon, après, ça revenait quand même régulièrement, mais c'est vrai、ouais. que j'avais quand même encore des, des moments où, en fait, quand la pensée revenait, t'as un cancer en fait, avant que cette pensée-là ne revienne, b en en fait, je me rendais compte qu'il y avait quand même quelques heures où je n'y avais pas pensé. Donc c'était chouette, ouais,、mmh, c'était、mmh. quand même assez reposant, quoi. <musique> La dernière fois que j'ai chanté, c'était fin juin,、euh, où là, j'ai décidé,、euh, comme je te dis, tu vois, de façon instinctive.、Euh, et là, moi, je sais qu'en fait, je ne vais plus chanter avant un certain temps. Et donc, je dis à, je dis à mon frère, je dis,、euh, Antoine, n en fait, euh, euh, demain, dimanche, on va faire une fête chez les parents. Bon, j'espère qu'ils seront d'accord, mais j'imagine que oui.、Ah, ils ont un grand jardin.、Ah, on fait une fête. J'envoie un message ce soir à plein de gens et on verra qui sera là. Euh, je veux qu'on fasse la fête et qu'on célèbre la vie. Et en même temps, je veux que nous, on fasse, un... qu'on joue. On va faire une scène ouverte. quoi.、Bon, J'ai plein de potes musiciens, évidemment, donc on a joué. Puis voilà, on a deux, trois potes qui ont fait des trucs. Et, et donc,、euh... donc voilà, mais ça, c'est le dernier moment musical.、Euh... Le dernier moment musical. C'était une journée assez dense, cette ce, ce journée-là, parce que c'était vraiment fin juin, juste avant de partir en Espagne, justement.、Euh, c e t t e petite semaine de vacances.、Euh, c'était un dimanche, et le matin, j'ai vu ma grand-mère. Et en fait, je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'était la dernière fois que je la voyais. Et l'après-midi, il y avait la fête、euh, la fête du crabe、euh, dans le jardin de mes parents.、Quoi. Et donc,、euh, donc voilà, on, a, on est début juillet, et le 3 juillet, donc je me fais opérer de la langue. Il m'avait dit que c'était très douloureux.、Okay. Ça, je m'en souviens. Je m'attendais pas à aussi douloureux. Pourtant, je suis pas vraiment、euh, douillette. Je sais pas si vous dites ça en France. Oui. Ouais, oui, Il y eu, parfois, je dois réfléchir <rire> à des expressions, tu vois. C'est pas ondiant. Je ne suis pas quelqu'un de douillet, mais c'est、euh, extrêmement douloureux. Je suis quand même restée aux soins intensifs pendant deux jours, je crois. Et puis après, pendant 3-4 jours、euh, en chambre. Et puis après, je suis rentrée ici. Mais donc, c'est、euh, 10-15 jours où、euh, en fait, j'ai perdu beaucoup de force parce que je mangeais plus. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore、euh, annoncé la bonne nouvelle de la sonde de gastrostomie.、Donc、là, j'ai perdu、euh, 6-7 kilos en, ouais, en 10 jours.、Quoi. Et puis pendant toute cette convalescence-là,、euh, j'ai continué à avoir des rendez-vous avec radiothérapeute, avec euh, oncologue. Euh. Et là, en fait, on m'annonce.、Euh, C'était horrible parce que tous les deux jours, on m a n n o n ç a i t un truc horrible.、Quoi. Une des fois, c'était、euh... Ah oui, voilà, quand on fait des de rayons dans la sphère ORL,、euh, idéalement, on va, on va faire un tour chez le dentiste pour être sûr qu'il ne faut pas enlever des dents.、Quoi. Mais bon, vous,、euh, voilà, vous êtes jeune,、euh, on ne va pas devoir vous enlever des dents.、Quoi. Ok. Je vais chez ce dentiste qui, effectivement, me dit non, il n'y a pas besoin. Et puis, en fait, cinq minutes après, il m'envoie un SMS en disant Ah oui,、euh... en fait, je me suis trompée. <rire> Il faut que je vous enlève cinq dents, quatre dents de sagesse, plus encore une autre molaire. Est-ce que vous êtes libre mardi à 17h? <rire>、ah、J'étais très fâchée. Les douleurs sont pas du tout encore、euh, terminées. Moi, j'ai l'image de mes potes adolescents qui ont des bouches comme ça, comme des hamsters, qui crèvent de mal pendant 4-5 jours. Et en plus de ça, vous allez rajouter de la douleur là-dessus. En fait, ce s t pas possible, quoi. Enfin, mon seuil, il est atteint déjà, en fait. Donc,、euh, stop. Et là, surprise. Donc là, c e s t dans un autre hôpital. Je me réveille de cette opération et je n'ai plus mal nulle part. Ok, chouette. Donc en fait, ils ont réussi, avec un bon, un bon schéma d'antidouleur,、euh, à stopper la douleur. Et puis, et après, je pense que ce qui vient, c'est justement cette annonce de sonde、euh, de gastrostomie. Bon, moi, évidemment,、oui. j a i jamais entendu parler de ça avant. Donc elle me dit bon, ben voilà, oui, c'est vrai que、euh, dans des cas de cancer t t c o u、euh, Ben, on préconise la sonde de gastrostomie en imaginant que, comme vous allez avoir beaucoup de rayons à la base de la langue, oui, parce que ça, j a i pas dit, c'est qu'effectivement, heureusement, la tumeur primitive était bien à la base de langue. Donc, ils l'ont bien retrouvée, quoi. Ça, ils l'ont vu à l'opération, en analysant. En analysant après le. le que la tumeur La partie qu'ils ont, qu ont prélevée.、Okay. Ils ont pu、euh, identifier la, voilà, la, la, la tumeur primitive, quoi.、Ouais. Donc, ma radiothérapeute, qui est formidable, d'ailleurs, soit dit en passant. Qui、euh, donc me dit, oui, voilà,、euh, pour les cancers féticous, on préconise de faire une sonde de gastrostomie gastro en prévision, en fait, parce que c'est fort probable qu'à un moment, vous, vous ne puissiez plus manger par la bouche. Donc, on la met.、Euh... En fait, j'avais perdu tellement de poids déjà à ce moment-là. Je pense que deux, trois jours après, l'opération était prévue. Et j'ai déjà commencé à faire passer de la nourriture e n t é r a l e avant les traitements. Chimio et radiothérapie pour pouvoir récupérer des forces. Ouais, voilà, c'est ça. Donc le 17 juillet,、voilà, j'ai toutes les dates en tête. Le 17 juillet, j'ai posé la, la sonde de gastrosomie et le 24,、euh, j'ai commencé mes traitements. Ok. C'était en même temps la radiothérapie et la chimio Ouais. Les deux en même temps. Et, ouais, et donc encore la dernière.、Euh, dans, dans cet enchaînement d'annonces,、euh, quand même,、euh, voilà, trash. Euh, elle, me dit, elle me demande aussi, elle me dit Est-ce que, est que vous voulez encore avoir des enfants ben, Je dis non, a priori. Mais bon, en fait, quand on te dit tu pourras peut-être plus jamais en avoir, même si tu n'as plus envie d'en avoir, en fait, ça change tout. quoi. <coughs> quand tu te dis Ah、oh, putain, ouais, en fait, j'ai quand même envie de réfléchir. C'est-à-dire que je n'avais pas le temps de réfléchir. En gros, je devais donner une réponse deux jours plus tard. Et c'était de nouveau une opération pour ponctionner. Euh, des ovules、euh, pour pouvoir ben, les congeler、euh, au les cas conserver, où. p u r les conserver, ouais. Ouais. Et donc,、euh, donc là, en fait, j'ai dit non. Non, non, je fais pas ça. Ça fait déjà, du coup, à ce moment-là, le kyste, la langue, les dents, la sonde, quatre opérations en un mois、oh, et demi. En fait, c'est bon, quoi. Voilà, je pense que mon corps, il a assez morflé. Je m'arrête là, quoi.、Et、puis il y a d'autres traitements qui、et、arrivent derrière. Il、voilà. y a les autres traitements qui arrivent, ouais. Donc. Voilà. Donc j'ai décidé de. de dire non à ça. Mais c'est hyper trash parce que t e dis. en deux jours, tu dois te dire. tu dois décider de ton, ton avenir maternel. <rire> c'est chaud quoi. Parce que moi, avant tout ça, en fait, j'allais très bien. C'est ça. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en une fraction de seconde, on a un rendez-vous. Tu enchaînes.、Euh, une, une flopée de traitements, d'examens. De, de, Alors qu'avant, t'avais aucun souci de santé, t'as eu quatre opérations d'un seul coup.、Mmh. Enfin, ton, corps, il est... ton corps, il est pas préparé à ça. Pas du tout préparé. Il est complètement traumatisé, en fait. Oui. Pour... Et donc, après, arrive la radiothérapie et la chimio.、Mmh. Comment ça s'est passé、mmh. Donc, je rentre à l'hôpital le 24、euh, juillet. Assez sereine, en me disant, mais en fait, tout est prêt. Euh, euh, tous les plannings sont OK.、Euh. J'avais une amie、euh, qui m'avait proposé de venir habiter chez moi. Maude est là.、Euh, ça va aller, quoi. Je sais que ça va être dur, mais ça va aller. Je suis assez confiante, quoi. Donc, je reçois ma première cure de chimio. Et puis, le lendemain,、euh, la, le médecin de l'étage me dit, oui, voilà.、Euh, Vous pouvez rester à l'hôpital, mais vous pouvez aussi rentrer. Mais bon, si vous rentrez, vous devez absolument boire deux litres d'eau、euh, tous les jours. Et donc,、euh, le 25, donc je rentre chez moi.、Euh, je fais un atelier d'art-thérapie avec une de mes grandes amies, Inès. Et puis, on va marcher avec Maude sur le halage. Et là, je commence, je commence à sentir mes oreilles qui commencent à bourdonner. Le rendez-vous avec l'oncologue que j'avais quelques semaines avant. C'était dans les effets secondaires de la chimio. Voilà, moi je constate à ce moment-là que ça commence à avoir de l'effet, du coup. Ouais, puisque mes tu oreilles à commencent à m a b a r d o n n e r comme si j'avais été trois jours en festival et que j'étais à côté du baffle pendant trois jours. quoi. Donc là, on est le 25.、Euh, le lendemain, j'ai pas vraiment de souvenirs, mais je pense que je vais très mal. J'ai vraiment des difficultés à me lever.、Euh, et puis le lendemain matin, là, le 27. m a u d appelle ma maman en disant Là, ça devient vraiment inquiétant. quoi. Ah oui, et donc je, je commence déjà mes rayons. Donc là, ça fait déjà du coup 3-4 jours que je fais mes rayons tous les jours. Et, et donc le 27, je suis arrivée à l'hôpital en chaise roulante, complètement apathique, complètement livide, complètement、euh, bouffie, en fait, parce que je n'évacuais plus rien. J'ai appris que quand je suis rentrée à l'hôpital, mes reins ne fonctionnaient plus qu'à 5 Je sais que les médecins ont vraiment stressé, puisqu'ils ne s'attendaient pas du tout à cette réaction-là. Donc, en fait, je rentre à l'hôpital avec une,、euh, une insuffisance rénale quasi totale, avec une hépatite et une pancréatite. Tout ça en même temps, plus en même temps mes règles qui s'invitent、euh, à, à la fête, qui étaient hyper douloureuses. Ah, c'était terrible, vraiment, c'était terrible. Et donc, on m'a dialysée.、Enfin, J'étais dialysée trois fois, mais pendant longtemps, on m'a laissé ce cathéter.、Euh, En, en me disant, ben, on sait pas trop si on va devoir le refaire, enfin, en refaire ou pas. Donc, en fait, j'étais bloquée à l'hosto, quoi.、Oui. Ben, j'étais bloquée dans le site d'hôpital. J'étais vraiment bloquée dans mes mouvements aussi. Et puis, donc, les oreilles aussi, mais qui étaient vraiment tellement un problème secondaire à ce moment-là que, e n en fait, on, pas de sang, y avait rien à faire. Et donc, là, à ce moment-là, j'ai commencé à, à devenir sourde, en fait, de plus en plus. Donc, vraiment, à perdre une, une grosse partie de mon audition, quoi. Et puis, j'ai, beaucoup, beaucoup maigri aussi à ce moment-là, parce que j'arrive à 47 kilos, e n f i n je fais 60 kilos dans la vie, moi. Donc,、euh, voilà, 13 kilos en quelques semaines, euh, on sent, on le sent, quoi. j e r e g a r d a i s mon corps, je sais, mais qu'est-ce que c'est de ça, quoi. Enfin, c'est horrible. C'est pas mon corps, quoi. Je me reconnais pas du tout. J'ai plus de fesses. <rire> je, n f i n je suis squelettique, en fait. Enfin, t c'est pas moi, quoi.、Enfin, C'était très dur aussi, cette image-là. J'étais avec ma maman qui restait quasiment tout le temps avec moi. On avait une chambre à deux.、Et、donc, c'est vrai que en fait, pendant ce temps-là, j'avais pas beaucoup de force, j'avais plus, plus beaucoup de courage. J'avais tel... un peu perdu le courage de vivre.、Quoi. Et donc, en fait, ma maman faisait tout pour moi.、Quoi. En fait, c'est pas du tout dans mon tempérament.、Quoi. Moi, je suis quelqu'un de très indépendante.、Euh... Je n'ai pas l'habitude qu'on fasse des choses pour moi. suis comme Et là, en fait, je me suis laissée faire comme, comme un enfant.、Quoi. Mais j'avais besoin, enfin, je pouvais pas faire autrement, en fait, à ce moment-là. Et donc.、Euh, donc, non, non, j'ai fait mes radiothérapies tous les jours, tous les jours. Mais alors, je peux te dire, l'état, oh là là. C'est une équipe magnifique,、euh, l'équipe de radiothérapie dans l'hôpital dans lequel, lequel j'étais soignée.、Euh, ils m'ont vue、euh, sous toutes les formes,、euh, toutes les couleurs.、Euh, et alors, à un moment, j'ai un peu repris vie comme ça.、Euh, après, je e sais pas te dire après combien de temps, mais voilà.、Euh, Après quelques semaines, sans doute. Et là, mais c'était incroyable. Je me prenais dans les couloirs pour descendre à la radiothérapie. e Tout t le monde était là. Mais c e s t tellement gai de me voir comme ça. Et tu vois, j'avais genre 15 personnes du personnel hospitalier qui venaient me faire des remarques. Qui venaient vraiment me souligner le fait que c'était merveilleux de me voir comme ça. Ils m'ont vu tellement dans des états. Je me souviens que fin août, donc juste avant ma deuxième hospitalisation. Donc en fait, entre mes deux hospitalisations, je suis rentrée chez mes parents pendant une semaine. Je crois que c'était pas plus que ça. Une semaine. Et ça a été très, très dur. J'arrivais pas à passer toute la poche de, nour de nourriture e n t é r r a l e Donc en fait, j'arrivais pas à grossir. J'arrivais pas à boire suffisamment. Enfin, pff, donc, donc j'étais déshydratée. Euh, je je continuais à perdre du poids alors que putain, je passais des heures avec ce truc branché à ce bazar.、Euh, C'était vraiment pénible. Et en fait, je crois qu'à cette, cette petite période-là, j'ai fait une、euh, très très brève dépression, mais très forte. Ça a vraiment duré quelques jours. Mais je sais qu'à ce moment-là, je sais très bien ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que je voulais mourir.、Quoi. Je me disais, mais à quoi bon être là, c'est pour vivre ça Ça n'a en fait rien, plus rien à sens. quoi. Et donc、euh, là, j'ai refait un. J'ai eu un rendez-vous avec mon oncologue qui était、euh, pendant cette semaine-là, qui, qui du coup s'est assez inquiétée de mon état.、Et、puis elle me dit mais écoutez,、euh, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir trois jours d'affilée en l hôpital le jour pour pouvoir vous ré réhydrater. Donc, vous allez passer quatre heures tous les jours pour,、euh, avec une perfusion pour pouvoir、euh, prendre un peu du poil de la bête.、Quoi. Et puis, donc, l'après-midi même, je passe. Donc, quelques heures à l'hôpital pour une perfusion d'eau. Et là, en fait, d é b a r q u e dans ma chambre l'oncologue et le, la médecin de l'étage, qui, en fait, lors de la première hospitalisation, cette médecin de, de l'étage a vraiment passé beaucoup de temps avec moi, à parler de tout et de rien. Elle s'asseyait à côté de moi. En fait, elle a vraiment pris le temps, alors qu'elle n'avait pas ce temps, quoi. C'était vraiment voilà, très touchant. Donc, elles sont arrivées dans cette chambre à l'hôpital le jour. Et en fait, là, je me suis effondrée. Je les ai v u s entrer, j'ai pleuré tout de suite. Et en fait, j'ai pleuré pendant une heure, une heure et demie, j'ai hurlé. Il fallait que ça sorte, quoi. Il fallait, je... Qu il fallait... Il fallait une brèche dans ce, dans ce... Dans ce bouclier、euh, tellement épais que je m'étais construit.、Euh... Et donc là, elles m'ont trouvé... trouvé un lit donc,、euh, pour... dès le lendemain, pour une deuxième hospitalisation. Il y a eu aussi、euh, mon amie Delphine,、euh, à qui j'avais envoyé un appel à l'aide, en fait.、Euh... Euh, qui est v e n u me faire un soin énergétique,、euh, voilà, pour, e、euh, e s t l l e a fait un bien fou, enfin, elle a répondu tout de suite présente, e l l e a pris le temps avec mes parents aussi, bah, qui sont aussi en état de choc, qui sont aussi traumatisés, enfin, c'était une journée très dure et en même temps,、euh, très libératrice, quoi, d'une certaine manière. Et je savais déjà que je rentrais à l'hôpital le lendemain, donc,、euh, je pense qu'il y avait ça aussi qui,、oh, qui m'avait un peu soulagée aussi,、euh. Dès le lendemain matin, je suis rentrée à l'hosto et là,、euh, j'étais en chambre double. Donc, j'avais une voisine. Donc, ma maman ne pouvait plus être avec moi.、Okay. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite. On n'en a jamais vraiment reparlé avec elle. o、bon, Un u jour, j'en reparlerai avec elle. Mais,、euh, parce que je sais qu'on a fait de notre mieux toutes les deux. Donc,、euh, pas du tout, euh, je ne suis pas du tout en mode reproche.、Euh, pas du tout. Mais je sais que j'ai commencé à aller mieux parce qu'elle n'était plus là. Et que j'ai pu reprendre le pouvoir sur mes soins. J'ai pu retrouver de la souveraineté、euh, personnelle. Ton autonomie mon, mon autonomie, mon indépendance, exactement. Dans ma tête, le jour où je suis arrivée à l'hôpital, j'ai l'impression que même déjà le lendemain, j'allais déjà beaucoup mieux.、Euh, j'ai repris très vite du poids、euh, parce qu'on m'a vraiment bien réhydratée pendant 4-5 jours. Donc en fait, j'ai repris tout de suite 6 litres, tu vois. C'est bien la première et seule fois de ma vie où je me dis Ah putain, j'ai grossi, c'est cool <rire> <rire> et donc, elles, leurs objectifs, c'était vraiment de me remettre sur pied par différentes choses. Donc, aller voir un, une psychologue régulièrement, aller faire de la kiné. Et,、euh, et puis, surtout aussi, être sur place pour faire toutes les radiothérapies. Donc, pas devoir、euh, faire beaucoup de déplacements.、Euh. Donc, t arrives à en venir à bout de ces 35 séances de radiothérapie. Voilà, c'est ça. t u、euh, les termine. s Ouais, deuxième hospitalisation、euh, qui se passe bien. Où j'ai une super voisine de chambre, Nadou, qui, qui est ma, ma, ma maman de l'hôpital, d'ailleurs, de qui je porte le pull.、Ah oui. <rire> que j'ai passé le week-end dernier chez elle et elle m'a donné la moitié de sa garde-robe. Et donc,、euh, voilà. Et ouais, rencontre. on se voit encore régulièrement. Mais... Et aussi, pour, pour l'anecdote, en fait, il y a une, une fille、euh, dans la région ici que moi, j e connais pas. Et、on a un peu les mêmes centres d'intérêt. Et donc j'entends parler d'elle par des amis à moi quoi, qui me disent Ah Aline, elle a eu la même chose que toi.、Euh... Et donc je sais que tu vois, ce moment où justement c'était très sombre, très très sombre, là où je me suis dit、euh, Autant mourir. Je sais que j'ai aussi envoyé un message à Aline à ce moment-là en lui disant、euh, Pareil, j'ai besoin d'aide. Je n'avais pas réalisé en fait à ce moment-là. Mais je me rends compte maintenant qu'en fait à ce moment-là, elle a pris, si tu veux, une espèce de rôle. Dans la fin de, mes, de mon traitement. Et donc,、euh, elle était trop mignonne. Tous les jours, elle avait une surprise pour moi, les, je ne sais pas, les huit derniers jours.、Euh, mais jusqu'à venir à l'hôpital,、euh, me déposer quatre、euh, ballons, parce qu'il restait,、euh, tu vois, quatre ballons à l'hélium, là, tu vois, super gros. Tout le monde croit que c'est mon anniversaire, je ne crois pas du tout.、Euh, venir me déposer quatre ballons, parce qu'il restait quatre séances, tu vois.、Euh, elle m'a déposé six fleurs, parce qu'il en restait six. Elle me faisait des vidéos hyper mignonnes. C'était magnifique quoi, tu vois, de, de, de me sentir soutenue、euh, par quelqu'un qui comprend très très bien、euh, ce par quoi je suis passée aussi, parce qu'elle est aussi passée par là. Et voilà, un petit rayon de soleil aussi dans, dans, tout, ce, dans tout ce parcours de soins euh, euh, et de traitement. s C'était très chouette qu'elle soit, qu soit là. v u parlez、euh, du centre de rééducation, je e sais pas comment on peut appeler ça, à La Rochelle par rapport à ces problèmes de surdité que tu avais. Comment、mmh. tu as découvert ce centre et comment ça s'est passé là-bas C'est un grand saut dans le temps, mais en fait, le fait que tu en parles maintenant fait quand même sens parce que j'ai entendu parler pour la première fois du centre, justement au mois de septembre, quand une de mes amies est venue me voir et、euh, m'a parlé de ce centre parce qu'elle-même avait fait des recherches pour sa maman. Euh, qui était atteinte d'hyperacosie、euh, sévère et, et qui donc a été soignée dans ce centre-là. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, elle a planté une graine、euh, quand elle m'a parlé de ça. Donc, finalement, j'ai pris contact avec eux dans le courant du mois d'octobre. Et c'est vrai que c'était ce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé en les contactant. C'est qu'en fait, pour la première fois, je me sentais entendue pour ce problème d'audition et comprise. Mais avant en fait, d'accepter des patients dans leur protocole, ils font un bilan. Et donc, il fallait qu'on aille à La Rochelle pour aller faire ce bilan. Et donc, on y est allé avec ma maman au mois de novembre. Et donc, entre le moment où je sors de l'hôpital et ce mois-là, c'est plusieurs semaines où, en fait,、euh, bah, je fais tout le temps la même chose, c'est-à-dire que je dors et je marche. Et voilà, moi, à ce moment-là, je ne mangeais pas. C'était aussi un des combats, évidemment. d o n C'était c un mois, six semaines qui ont été longs, pénibles, mais en fait, enfin, qui m'ont semblé longs, mais en fait, au final, quand j'ai réfléchi avec du recul, je me dis que en fait, ce n'était pas si si long pour pouvoir recommencer à avoir un peu de vitalité. Quoi.、Euh, et d o n C'était c vraiment ça l'image que j'ai eue en fait, toutes ces semaines-là. c'est q u Il me restait、euh, une petite flamme de vitalité comme ça, de même pas un centimètre dans le fond du ventre, sur laquelle j'ai entretenu pour ne pas mourir. en fait. Et, Donc, fin août, j'ai vraiment hésité à souffler dessus. quoi. Et puis, à partir du mois de novembre, donc quand on a été faire ce bilan,、euh, à La Rochelle, on était dans un hôtel où il y avait petit, les petits déjeuners compris、euh, euh, dans le prix. quoi. Et en fait, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à t un vois, u petit peu、euh, retester des trucs. quoi. Boire un chocolat chaud,、euh, manger un petit bout de. Je sais plus comment vous appelez ça, mais nous, on appelle ça les pains au chocolat, mais vous, ce s t pas ça. C'est c o m les pains au chocolat. Vous dites pain au chocolat Alors... Non, il y a un os, moi. Il y a chocolatine, mais. Oui,、euh, chocolatine. Ouais, mais ça, c'est les gens du Sud qui disent ça. Ah Non, mais v o i l Vous dites pain au chocolat, quoi. Oui, oui. Vois, hein, bref, un, bout de, un morceau de pain au chocolat. Il y a un gros débat, en fait, en France, entre pain au chocolat et chocolatine. Ah, m a i voilà, voilà. <rire> tu vois Je mets quand même un peu les pieds dans le plat, o u i Et、euh, enfin, voilà, bref, tu vois, ça,、euh, des fruits,、euh, du jus de fruits. Et en fait, le goût, je pense, a commencé aussi à revenir à ce moment-là. Parce que le goût avait totalement disparu. Assez vite, en fait. Vers le mois de novembre, ça a commencé à revenir petit à petit. Et donc, j'ai commencé à reprendre un peu plaisir à manger, quoi. Et donc, en remangeant, j'ai renourri cette petite flamme qui a commencé à grandir, grandir, grandir. C'est vrai que la Rochelle, ce premier moment de bilan, ça a été un moment un peu tremplin pour moi, quoi. Ça m'a vraiment fait du bien. Et on te dit à ce moment-là, oui, on peut vous recevoir. Ouais, c'est ça. On me dit, bah oui, on peut faire quelque chose pour l h y p e r a c o u s i e Un symptôme qui fait que、euh, plein de bruits du quotidien deviennent inaudibles et insupportables, voire douloureux. Donc,、euh, des bruits de couverts,、euh, des applaudissements,、euh, des gouttes d'eau qui tombent dans la douche, des cris d'enfants, un klaxon, des talons sur le sol. enfin... Des bruits comme ça où, b en en fait, si t'es pas atteint d'être hyper a c o u s i e tu fais pas du tout attention. En fait, c'est comme des explosions dans ma tête, quoi.、Okay. C'était super dur. Aussi, cette période-là, de, de me dire,、euh, je me disais, mais putain, en fait, si ce problème perdure, je pourrais plus jamais aller à une fête, quoi. Je pourrais plus jamais aller à un festival, je pourrais plus jamais、euh, bah, chanter dans une chorale, enfin, j'en sais rien, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça en collectif que j a u r a i s plus pu faire, quoi. Enfin, pour moi, c'était terrible de me dire ça. C'est vraiment partie intégrante de mon essence, quoi. C'est vrai que quand、euh, à La Rochelle, on m'a dit, ben oui, oui,、euh, vous allez pouvoir venir, qu'on a commencé à, à fixer les moments, les dates et tout. C'est génial. Et donc, il y a eu une étape supplémentaire、euh, avant de pouvoir concrétiser La Rochelle. C'est qu'en fait, c'est des traitements qui coûtent très cher, qui ne sont pas du tout remboursés, évidemment. Donc, c'est un traitement qui coûte 7 000 euros, uniquement le traitement. Ils ne sont pas compris les trajets, la nourriture et le logement. Donc, il y avait tout ça à rajouter en plus. C'est une prison, je ne sais p qui dure combien de temps C'est 7 semaines en tout. 7 semaines. Mais répartie sur 3 sessions. Donc, c'était d'abord trois semaines, et puis un mois de pause, deux semaines, un mois de pause, deux semaines. Donc, je suis allée du 15 janvier au 26 avril. Voilà, j'ai fait mes trois sessions à ce moment-là. Malheureusement, <rire> je ne suis pas riche. Et donc, je n'avais pas, pas 7 000 euros, quoi. Enfin, 7 000 plus le reste. J'avais un peu calculé à la grosse louche, c'était entre 15 et 20 000 euros.、Oui. Avec des appareils auditifs. Parce que, voilà, je veux dire, je, plus j'avançais, plus j'acceptais aussi un peu l'idée que j'allais devoir inviter cette, cet objet dans ma vie, 16 objets dans ma vie.、Euh, bon, des appareils auditifs, ça coûte aussi très cher. Et donc, j'ai fait une cagnotte euh, avec euh, le soutien de, de, de deux amis. Le 16 décembre, donc le lendemain de l'anniversaire de ma fille, je sors la cagnotte, du coup. Enfin, je publie la cagnotte. Et en fait, je récolte 30 000 euros. Ce qui est. Enfin.、Euh, En fait, c'est beaucoup de questionnements de lancer une canette comme ça.、Euh, c'est、euh, b est-ce n e que les gens vont, vont donner Qu'est-ce qu'ils vont se dire、euh, Enfin, franchement, ça, va, ça va, part un peu dans tous les sens. Et donc,、euh, b en en fait,、euh, voilà, j'ai pu、euh, partir vraiment, là pour le coup, vraiment le cœur léger、euh, à La Rochelle. Tu、euh... vas toute seule du coup Oui, a s j'allais toute seule. ouais.、Okay. C'était une décision de ma part. C'est vrai que ma mère m'avait dit Ah, ouais, mais on viendrait avec toi. Je dis Mais non, en fait, c'est vraiment OK, quoi. Vous n'allez pas vous taper un aller-retour à la Rochelle on e s t un en week-end avec ma f e m m e avec Billy, ça n'a pas de sens, tu vois. Tu avais peut-être ce besoin aussi de, de le faire seul et d'y aller toute seule Bah Sans doute, oui, sans doute qu'il y avait de ça. Et en fait, j'avais mon petit moment pour moi. J'ai trois semaines pour moi, donc j'ai pu commander une formation en ligne. De numérologie,、euh, ça m'intéresse à fond. Tu vois, les chiffres, enfin, les chiffres pas, pas les matins, mais. <rire> La lecture de chiffres, ça m'intéresse, quoi. J'avais pris des bouquins,、euh, j'avais des séries à regarder, enfin, je sais pas, tu vois. En fait, j'ai vraiment pris du temps pour moi, c'était hyper gai. e n d r o i t j'ai fait une énorme balade, super longue, je m'en souviendrai bien, au moins 3-4 heures, 3, heures euh, euh, sur l'île de Ré. J'étais seule sur cette île en plein mois de janvier, il faisait magnifique le soleil.、Euh, Brillait à fond au ciel bleu, aux h e r au x nuage. s J'étais là sur cette plage, j'ouvrais les bras, je c h a n t a i s toute seule à tutelle.、Enfin, C'était magnifique,、quoi. vraiment.、Enfin, C'était super gai.、Euh. Le protocole de soins, c'est un système d'écoute. C'est marrant parce que c'est aussi 35 fois, comme 35、euh, séances de rayons.、Euh, 35 séances d'écoute de deux heures où les fréquences sont modifiées en fonction de ton schéma d h y p e r a c o u s i e Et donc, on écoute de la musique classique. Dont les, les fréquences ont été modifiées pour pouvoir r é d u i r e l'oreille. Donc, ça, c'est une première partie de thérapie. Et une deuxième partie, ce sont des rendez-vous avec Natacha, qui est la personne qui a créé tout ce protocole. Elle a été formée à plein d'outils, surtout émotionnels. Parce qu'elle, en fait, son hypothèse de base, c'est que l'hyperacousie et les acouphènes, la cause de base, elle est émotionnelle. Alors, après, on peut me dire, ouais, mais bon, toi, t'as v u ça après une chimio, enfin, c'est pas émotionnel. En fait, si, certainement. Pourquoi Parce que. Pourquoi moi je fais cet effet et que quelqu'un d'autre ne va pas le faire. Et donc, c'est que, en fait, oui, c'est que, c'est que mon corps, enfin, quelque part dans mon corps, il y a un truc qui n'est pas OK avec ça, qui n'est pas en résonance avec ça. Et en tout cas, voilà, je trouve que c'est intéressant comme, comme point de vue. Et donc, elle a plein d'outils dont, Un outil qui s'appelle, donc, la psychogénéalogie. Donc, c'est vraiment créer ton arbre généalogique et aller voir dans ton arbre quels sont les schémas répétitifs, qu'est-ce que tu portes qui ne t'appartient pas. Et le but de tout ça, en fait, bon, après, de nouveau, on y croit, on n'y croit pas, c'est de couper les liens invisibles qui résident entre,、euh, certaines personnes dans ton arbre,、euh, avec qui tu es peut-être plus en connexion, de par la date, en fait, de par les dates de naissance et de mort. les Différents membres de ta famille. Donc, moi, c'est un outil qui, qui nous a beaucoup occupés, en tout cas les trois premières semaines. J'ai passé beaucoup de temps à faire cet arbre et puis à l'analyser. Parce que c'est, je sais pas, une vingtaine d'heures d'analyse avec Natacha en tête à tête. Parce que Natacha, tu rentres dans son bureau, tu sais l'heure à laquelle tu rentres, mais tu sais pas l'heure à laquelle tu vas sortir. Et donc, o u a il s i y a des fois, on parlait pendant quatre heures de cet arbre. quoi. Enfin, et en tout cas, ce que je retire de cette expérience, c'est que. Euh, au niveau de l'audition, en tout cas. Donc, je n'ai pas récupéré l'audition, mais ce n'était pas l'objectif.、Euh, mais mon hyperacosie a totalement disparu. Donc, ce qui m h a n d i c a p a i t dans ma vie,、euh, ce qui m'empêchait de sortir et d'être justement en société,、euh, a disparu. Donc, pour moi, ça a exactement répondu à l'attente que j'avais. Voilà. Après, mes acouphènes ne sont pas partis pour l'instant. Très important le pour l'instant. Donc, il y a eu trois semaines à la Rochelle, jusque fin janvier. Puis le mois de février, ça a été un mois magnifique. Donc, c'est la, la semaine de Saint-Valentin, tout ça. Je refais un atelier d'art-thérapie avec mon amie Inès sur justement l'amour de soi, etc. Et je sens à l'intérieur de moi ce truc de mort-renaissance, tu vois. Ce... Voilà, il y a des trucs qui émergent, il y a une nouvelle chaleur dans mon corps. Donc, ça, c'est un exemple, mais il y, avait, il y a eu deux, trois trucs comme ça la semaine, pendant cette même semaine. Et là, le dimanche. J'appelle mon père, je dis,、euh, voilà, avec,、euh, avec Billy, on, avait on a décidé de changer les meubles de place dans l'appart. Parce que,、euh, voilà, c'est trop associé à la douleur, à la maladie, tout ça. Et donc, on a envie de changement, quoi. Et donc, il vient, parce que, bon, il y a plein de trucs que je ne s a i s pas d é p l a c e r toute seule.、Euh, et donc, il faut savoir que moi, je n'avais plus mes règles depuis huit mois. Donc, j'ai eu mes règles la dernière fois, au, au, mois de, au mois de juin, au mois de juillet,、euh, au moment de la chimio. Et en fait, le jour où on a fait tout ça, mes règles sont revenues. Et ce que mon médecin en médecine fonctionnelle m'avait dit, c'est que je lui avais posé la question. Parce que, en fait, j'avais fait une prise de sang, vu qu'on m'avait dit que j'allais peut-être être stérile. J'avais demandé une prise de sang pour vérifier, tu vois, pour demander un peu. Et alors, elle m'avait dit non, non, e、euh, n en fait, tous les marqueurs sont ok, donc, euh, euh, tu n'es pas stérile, tu n'es pas en ménopause, donc,、euh, fort probablement, ça va revenir, quoi. Et le jour où on change tout dans, dans cette maison, Rayle arrive, quoi.、Enfin, C'était le plus beau. Je pleurais en voyant les règles. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Je disais, mais putain,、okay. j'aurais jamais imaginé pouvoir l i r e ça, tu vois. Et depuis lors,、euh, bon, il y a quand même des fois ça m'emmerde, mais il y a quand même, à chaque fois, je suis vraiment en gratitude, quoi.、Euh, je disais, waouh,、wow, mais en fait,、euh, ma vie, en fait ça, c'est le signe que je suis en vie, quoi, tu vois.、Mm. Je me sens très apaisée, en fait, aujourd'hui.、Euh, Euh, bon, j'ai des moments de tension, bien sûr,、euh, ouais, ça paraît évident, mais、euh, je ne les vis plus du tout de la même façon qu'avant. En fait, j'ai décidé de me former à plein d'outils qui, qui m'ont beaucoup parlé.、Et、donc là, bientôt,、euh, j'ai mon module de, de psychogénéalogie, justement. Donc、euh, je suis assez,、euh, assez impatiente de pouvoir découvrir.、Euh, là, je me lance une formation de deux ans,、euh, un week-end tous les deux mois,、euh, pour pouvoir devenir c o n s e i l l a t r i c e éventuellement. Mais voilà, dans un premier temps, ce n'est pas non plus mon objectif de base, c'est vraiment. de Pouvoir、euh, pratiquer l'outil sur moi et d'arriver、euh, à, à plus de, de connaissances、euh, de moi-même.、Euh, parce que, comme. Donc, moi, le métier pour lequel je suis f o r m é e depuis 4 ans, c'est le métier de prof de musique pour non-musiciens, pour enfants. Et donc, ça veut dire être dans des classes, faire de la musique dans des classes avec 25-30、euh, élèves.、Euh, et en fait, avec les oreilles que j'ai aujourd'hui, avec ces problèmes d'audition, C'est pas vraiment certain que ça va être confortable pour moi de continuer à faire ce métier dans cet état-là. Alors je sais que je... ça, c'est une, une certitude, la musique sera toujours au centre de ce que je ferai, mais j'ai l'intuition que je, je dois aller voir ailleurs. En fait, que ce cancer il vient aussi me donner l'information que la musique, oui, mais pas que la pédagogie. Ok. Est-ce que tu sais à quel moment. T'as repris justement ce goût pour la musique C'est revenu progressivement après la, la thérapie à La Rochelle Mais c'est venu assez vite après, oui. a s En fait, j'ai accepté un mariage fin juin. Ben, on s'est vus deux ou trois fois avec mes frères pour répéter justement, pour voir un peu ben, comment ça se passait, quoi. T'avais jamais rechanté depuis ben, Pas vraiment. Très peu, quoi. Très peu, oui.、Ouais. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, je pense que c'est une bonne idée de se mettre un objectif. Je pense que je serais capable de le faire、euh, au mois de juin, donc dans de gros mois. quoi.、Euh, et donc,、euh, donc, on a fait ces répétitions. Et en fait, la répétition s'est très bien passée. J'avais peur en fait, pour la salive, parce que la salive, elle n'a toujours pas une texture normale, en tout cas la texture d'avant. Ils m'ont dit, mais en fait, ta voix chantée, c'est exactement la même. quoi. Donc, c'était chouette aussi pour moi d'entendre ça. Parce qu'avec les appareils auditifs que j'ai pour l'instant, ce que je perçois de l'extérieur me semble naturel, mais ce que je perçois de ma propre voix ne l'est pas. Donc, moi, je m'entends un peu comme une voix de robot, je m'entends un peu de loin comme ça, quand je parle, mais quand je chante aussi, forcément. Enfin, en fait, mes, mes repères sont tout à fait différents, quoi. Ouais, ok. Et je les connais pas encore bien, ces repères, donc c'est pas très confortable, quoi.、Et、puis en plus, comme.、Euh... Comme mon audition est en train de revenir, voilà, ça va être beaucoup d'étapes, je pense. Donc, on a fait en tout cas un concert donc fin, fin juin, qui s'est très bien passé. Et puis, on a fait un deuxième concert là, le 1er septembre.、Euh, c'est un événement dans mon village,、euh, qui s'appelle la Vieille Boucle Lustinoise. Et c'est un événement, donc c'est une, une, une course de vieux vélos, vintage, où il y a quand même 350 coureurs, coureurs quoi. Donc, c'est quand même un gros truc. Et c'est une organisation qui récolte de l'argent pour trois associations. En lien avec le cancer. Donc, une pour、euh, une fondation de recherche, une autre, c'est une fondation euh, pour euh, la fin de vie, l e s s o i n s palliatif, s et une autre, c'est pour un centre de bien-être pour les patients atteints de cancer. Centre duquel j'ai bénéficié évidemment pendant,、euh, pendant mes traitements. Donc, pour moi, ça a vraiment évidemment un sens énorme de devenir bénévole cette,、euh, lors de cet événement. Donc,、euh, j'ai participé、euh, dans l'équipe、euh, sponsoring. Euh, Là, c'est encore un secret, mais bon, comme ça, ça n'est pas publié avant quelques semaines, on a récolté 95 000 euros, quoi. Ah, m a i donc 95 000 euros.、Ah, T'as vu, je m a date p bien. Ah oui.、Et、donc, c'était gay. De... Alors, avec plein. Bon, évidemment, c'était très confortable. C'est dans mon village, je connais plein de gens. Donc, plein... enfin, dire, les gens qui étaient là venaient pour nous voir. Ils、euh, sont restés du début à la fin du concert, on dansait. Enfin, voilà, c'était vraiment une très belle ambiance. q u e t as un petit mot de la fin à nous partager Un mot de la fin.、Euh, mais d'abord, partager que je reprends、euh, donc mes études. Là, euh, euh, là, je viens de faire ma rentrée. Quoi. Donc, je termine ma dernière année. Je suis vraiment très contente aussi de terminer ce cycle. Pour、euh, ouais. être prof de musique donc,、ouais. à l'école Oui, sans savoir si je vais exercer ce métier ou pas.、Ouais. On verra. Et、en tout cas, j'ai besoin de le boucler. Et le mot qui émerge depuis très peu de temps, c'est le mot oser. Et donc, vraiment, oser、euh, être qui je suis, oser rayonner, oser、euh, dire ce que je pense, oser. Tout oser, en fait. Vas-y, fonce, c'est maintenant, quoi. Et donc, je mets plein de projets en place pour l'instant. Je n'aurais jamais osé faire ça、euh, il y a un an d'ici. Un an et demi. Jamais. Je me serais trouvé toutes les excuses possibles image, inimaginables. j'ai fait beaucoup de stages de musique ça, cet été aussi. n notamment un stage d'improvisation vocale、euh, qui est très challengeant pour moi.、Euh, se mettre au centre, euh, oser, euh, faire entendre sa voix, tout ça,、ouais, c'est beaucoup de challenges.、Euh. Et donc, hier, j'ai ouvert un, un cercle de femmes avec mon, mon amie Stéphanie、euh, où on a.、Euh, Appeler ce cycle la voix des saisons, où entre autres, un des outils qu'on utilise, bien sûr, c'est la voix, et le fait de chanter des mantras en plusieurs langues. Et je me suis sentie tellement à ma place, c'est peut-être la première fois en fait que je me sens tant, autant à ma place. En fait, le cancer pour moi, il m'amène le fait de vivre plein d'expériences, de rencontrer beaucoup de gens, et il m'amène surtout le fait d'oser. Bah、merci beaucoup, Guylaine, d'avoir accepté de, de partager ton histoire. Merci à vous d'être venue jusqu'ici, quoi. <rire> ce périple jusqu'à la Belgique. Au fin fond de la campagne belge. C'est ça. Au <rire> plaisir、ouais. de revenir te visiter en Belgique.、Bah、avec plaisir, vous serez toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Cet épisode de Coup de tête, le podcast des patients touchés par un cancer tête et cou, créé par l'association Corasso. Pour retrouver plus d'informations sur ces cancers et sur l'association, rendez-vous sur www.corasso.org. À bientôt!